C'est la dernière émission de réanimation ce soir et ce jusqu'au 10 août prochain. Nous prendrons une pause estivale comme à chaque année, mais il ne faut pas trop vous en faire parce que nous reviendrons. Ce sera aussi d'un grand réconfort de ne plus, plus avoir à vous balancer tout ce métal à la tête pendant quelques semaines. Bande d'ignorants sans fond. <rire> et de toute façon, Nous avons pour vous ce soir la dernière partie de nos choix en frais de best metal ever. Donc, ça va faire mal pendant les deux heures qui suivent. Par la suite, vous n'aurez pas trop des cinq semaines suivantes pour vous en remettre. Et à notre retour, si vous avez toujours certains effets secondaires, dites-le moi. Je vais vous arranger tout ça à la flamme bien moyen-âgeuse. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsqu'ils sont certains que leurs soins prodigués n'auront jamais de recours de votre part contre eux. Et demandez-vous donc pourquoi. <rire> Priez pour ne pas y survivre en f o i r é Gas fear is our fucking business. We are undead incorporated. Go. Parce que Sifu déménage avec vous. Serez-vous parmi les auditeurs affamés qui gagneront leur souper grâce à Pizza Salvatore? En plus, pour vous défouler quand vous serez bien installés, il y a un saut en parachute à gagner grâce à l'école de parachutisme Adrénaline. Et tout l'après-midi, en studio, nos animateurs vous feront jouer de la bonne musique qui vous mettra en forme pour forcer. Ne manquez pas cette émission spéciale qui va déménager, et manger et sauter. Le jeudi 1er juillet, à partir de 13h, sur les ondes de Sifu, 8 9 FM.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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. ça, ça, ça, ça. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle et dernière édition de réanimation en ce 29 juin de l'an de Disgrâce 2010. I am Dr. Payne Pendragon et mon assistant présentement qui est en train d'ajuster quelques bricoles est nul autre que Sinistros. Et bien le bonsoir. T'allez-vous, c h è r e c o m p a r s e b e n ça va pas pire, pas pire. C'est ce que tu me réponds toutes les semaines. Non, mais c'est le fun. Il mouille, il mouille, puis il mouille. c e un beau déluge, hein? C'est le fun. Le gazon est tellement court, là, qu'on sait même plus par où le tondre. Effectivement. Hier soir non plus, c'était pas de tout repos, hein? T'as pas eu. T'as pas eu ça dans ton beau pays, Nicolettain, toi? Quoi donc? Un déluge peut-être deux fois pire que ce qu'on a eu tout à l'heure? Non, nous autres, on, ben, on a. o、ouais, Ben, je dormais à r e m a r q e Il y avait tellement d'eau vers,、euh, je dirais.、Euh, Peut-être 9h30. Non,、ah、non, on n'a pas eu ça nous autres. Il y avait tellement d'eau qui tombait que même le pelouse était en kayak. p a s le vrai? Non, c'était incroyable. Ce soir, on a eu une bonne, là, mais hier, c'est encore pire. On n'a pas eu une si bonne que ça nous autres sur notre côté. De... Non! non. C'était incroyable encore ce soir. p le Pluie tropicale. Tu peux, peux bien venir à Troirbien. Tu peux bien rester à Troirbien. Ah, ben, je m o n t e n t ça, je ne suis pas obligé d'arroser. Ah, ben, c'est sûr que certains torgosons <rire> vont être très, très, très, <rire> très, très, très, très innovés. Ben, il n'est pas si pé, il n'est pas si pé. Si vous autres, n'avez pas de pluie, peut-être qu'il y était non, déjà on a des gens qui s'en é t ont... a i e n abattus. On en a de la pluie, mais pas comme vous autres.、Là. Ah, c'était infernal. On se promène une penche à l'eau, pas encore. d o n c moi non plus, mais par contre,、euh, j'ai gonflé mon canot, ç a t o m b e jamais. Ouais, ben, c'est bon. Mais nous autres, il a fait le soleil, pas mal toute la journée.、Euh, il、ah, a c o m m e n c é à pleuvoir vers 5 heures.、Euh, petite mouillasse. Euh, euh, On voit、ouais, peut-être qu'il y en a tombé un petit peu plus vers l'heure du souper, mais sans plus. Là, ah, ici, tu vois, ça a été. Et en fait, j'ai été sur la rive sud une partie de a tout pratiquement toute la journée. Puis,、euh, ça a été、euh, b r u m a s s e grisonnant, très peu p e r c é e de lumière. t a a rive sud à, où? Becancourt, dans le parc industriel. Nous autres, à Nicolette, ça a été un très beau s o u e r ç vous autres, Nicolette. Ben oui, mais nous autres, c'est l'illumination. Ouais, c'est l'illuminati, oui. Bon, cette, la vie、euh, des clochers, il y a beaucoup de religieux qui prient pour nous. Ça doit être pour ça que. Bon, OK.、Euh... Non, passons. OK, c'est v a Ceci étant dit, après cette merveilleuse、euh, pause météo, faisons la, la présentation de ce que nous venons de présenter. En fait, ce que je viens de présenter, parce que c'était mon premier avant-dernier bloc. Hein? Ben oui, premier avant-dernier bloc,、oui. c'est bon. Euh, de mes meilleures pièces métal, évidemment, bon, ben, ça couvre 2008 à 2010. Il y aura des groupes qui se retrouvent,、euh, ce soir,、euh, directement par rapport à ce que j'ai déjà passé parce que, bon, c'est des incontournables. On a entendu la formation Sacrifice qu'on avait déjà entendu avec la pièce Reanimation, mais cette fois-ci, la pièce quasi instrumentale de One's Eye Condemn, qui est la pièce aussi é p o n i b l e du dernier album qui est paru、euh, à la fin 2009. Euh, très bon album, je dois dire, un excellent retour aussi, e、euh, Effectivement. Retour. retour en force. Juste auparavant, Exodus. Oui, c'est Metal Command. Oui, c'est une pièce qui apparaît initialement sur Borned by Blood. Je suis d'accord. Mais ici, c'était la reprise de Let There Be Blood qui apparaît en 2008 avec, évidemment, le vocal de Robin. Alors,、Do、si、aussi. vous pensiez que, ç、ah, a sonne donc ben cool. Ben, vous aviez raison. Eh ben oui, c'est ça. Mais j'aime énormément la reprise que Exodus et Rob d u k e s ont faite avec、euh, Metal Command, l'album de l'Interview Blood. En fait, je le trouve tout bon. Juste auparavant, nous avions Decide et la pièce Eight of All H-Rods qui apparaît sur le dernier album, Till Death Do Us Part, qui est paru en 2008.、Un、excellent album. Selon moi, c'est probablement un, meilleur, le, un des meilleurs, sinon le meilleur,、euh, qui est、euh, apparu sur E-Rake Record. m e s h u g a r e、eh、n oui, une deuxième fois, mes h u g a r avec la pièce bleed sur l'excellent album, je dois le dire, o b s c e n e qui est paré en 2008. C'est un des masterpieces en ce qui me concerne au niveau du, du, du, d La、metal. pochette est super belle. Très belle pochette. Un album très soigné, très léché, une production quasiment impeccable.、Mm -hmm. De très bonnes pièces. Non, ça sonne, ça sonne, ça sonne bien. vraiment bien. Et on a ouvert avec le penchant fr français, fi finalement,、gojira. de mes h u g a r gojira, g o d z i l a C'est、si、du gojira. <rire> ben, effectivement, c'est le terme、mm -hmm. japonais. Et la pièce Adoration for None que l'on retrouve sur l'album The Way of All Flesh, qui est aussi le dernier album à être paru cette formation française en 2008 sur l'étiquette Prost-Thetic. c e c i étant dit. Il est 21h36 et nous avons une émission chargée. Et Sinistrose, je te prierai de ce pas d'emboîter avec ta première avant-dernière partie. Ben, ma première avant-dernière partie、euh, commence avec une pièce de God Forbid. Tiré de l'album Determination paru en 2001. Oui, c'est un peu plus trash metal, mélodique, metalcore, mais moi, cet album-là, j e l a i bien a i m é quand c'est sorti. Mais t'as pas de justifié, mon ami, tu l'aimes, c'est tout. Oui. Alors, la pièce numéro 3, Broken Promise. Let's go. Allons-y. Go. La tie des b a s e s a k u Vision, The Bajo w h e l p i s o b o l e e c h o e s of soul, you have taken c r y a Toya in my blood, lions of Boyager. I've、gone Back Tell me, wrong, we have t r a d e d life for you. a r c a n even e bring new vision, the c l o s you will. b e SAMBO-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 Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lectures et profitez du mardi au jeudi des prix chocs u r les nouveautés m u s i q u e et v i d é o Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement.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 Venez Goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 89、fois. La seule radio musicale. Oh que oui que Il est 22h pile, mon cher. Non,、Pas、maintenant, 22h30. Pile, pile ou patate Patatou e pile. <rire> Patatou e pile. C'est face de patate, face de frites. Allez, dis rien contre les frites, c'est mon mets préféré. Tritte, tritte, t r i t e point, point, filet. point, saumon, saumon, de... <rire> point, t r i t e moucheté, t r i t e moucheté, point, <rire> filet de sol.com. Voilà. Ce sera le nouveau site de réanimation bientôt. <rire> J'espère <rire> que vous l'avez noté parce que nous autres, même, s on a de la misère à s'en rappeler. Je ne m s o u v i e n t même <rire> On vient d'entendre la formation québécoise Optenebris,、euh, ouais. la pièce des e n e m i e s formation qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici il y a quelques mois.、Euh, b e n je dirais.、Euh, presque un an. Pratiquement un an. Un an. Pratiquement、ouais. un an. un、euh, Dans nos studios, j e a n très s y m p a t h i q u e et très talentueux. Euh, or, la pièce The Enemy tirée de Dust of Time de 2009. Quelle pièce puissante. Oh,、oui, c'est vraiment, vraiment puissant. Puis quand quoi, on connaît l'histoire de la pièce,、mm -hmm. euh, ce que le chanteur nous a expliqué ici, c'est vraiment, vraiment cool. Oui.、Euh, tout juste avant, on a eu la formation suédoise In Flames avec Joe Tun、euh, tirée de l'album Oracle. Joe Tun Joe Tun.、Euh, Joe Tun, Joe Tun.、Euh... <rire> Point card. <com. rire> Point card. Ça fait que dans Ouija. c'est JotunWija.com. <rire> Sur l'album a u r e c o l c o m Non, c'est à l'époque où In Flames était encore quand même très, très, très, très, très, très bon.、Hein. Et j'aime beaucoup ton préambule de cette phrase en disant à l'époque. À l'époque que,、ouais. que, parce que oui, c'est vrai que In Flames, depuis quelques albums, c'est. Ah,、oh, écoute, moi, personnellement, j'en écoute pas. là.、Non. Je n'écoute plus. Ça, non, là. non, non, non. non. non. J'aurais bien aimé l'album Clayman pis Oracle, justement, mais,、euh, ce qui a suivi, c'était, bof. c e s t assez,、euh, ordinaire. Ben, c'est ça. Surtout quand t'as connu un album comme Oracle, que tu tombes avec un album plus,、euh, plus c h o u n c h e là. Ouais. Ça fait, ah, ben, q a d on. Eh, <rire>、hey, ouais, regarde donc,、ouais. a h bon, moi, j'ai envie de disque, h e C'est pas mal, ça. Tout juste avant, Immortal Souls avec Welcome to n o r t h sur l'album Ice Upon the Night, apparu en 2003 sur Face Down Records. On a eu Soul Scar, formation canadienne avec Fatalist Mantra, du très bon album Character Assassination de 2002, qui est apparu sur Galley Records.、Mm -hmm. Et God Forbid, formation、euh, metal t r a s h、euh, mélodique, metalcore.、Euh, très、si、cosmopolite aussi. Très cosmopolite, oui, effectivement,、euh, américaine. avec,、euh, l'album Détermination. C'est peut-être ça, Détermination. On est déterminés à être c o s m o p o l i t e a m é r i c a i n en plus. Mais ils o n t bien réussi. On r e s o i t très bon,、euh, avec l'excellente pièce,、euh, Broken Promise, tirée de、euh, l'album d é t e、euh, r m i n a t i o n dis-je, de 2001 sur Sanctuary Media. C'est bien cela, mon cher. Nous vous rappelons, e、euh, 22h03, que c'est la dernière émission de réanimation, et ce, jusqu'au 10 août prochain. Que, émission que je ne ferai pas, parce que moi, j e u r e v i e n s qu'au début septembre. Sinistro sera absent jusqu'au début septembre pour.、Euh, pour des... cause de vacances Effectivement. et de. C'est ça.、Euh, tandis que moi, le mardi 10 août, je serai de retour ici pour、euh, vous présenter、euh, la première de ce retour de réanimation, ce qui est encore dans cinq semaines finalement. Mais ce s o i r Donc, vous avez de la paix pour cinq semaines. Et、hein? nous l'avons aussi. Eh oui. <rire> <rire> Donc,、euh, il me reste encore un 56 minutes ou 50, 55, 55, 30, 30 secondes minutes, tout ça, en tout cas, quelque chose comme ça, pour vous passer. Minutes 30, minutes 30 secondes minutes.com. <rire> <point> pour <rire> vous présenter encore de l'excellent métal. Et je vous rappelle, par contre, côté spectacle qui se commettront ici même dans l'entourage immédiat trifluvien. Eh bien, vendredi le 16 juillet. Juet, juet, juet, juet. J ai, j ai 16 juillet. Juillet. Juillet. Je s a i le 1 juillet. Ça m a r c h super bien. Vendredi 16 juillet, à、euh, l'appart que je n'ai pas encore visité d'ailleurs. j e v o u s d i s de quoi ça r m o a moi, les apparts, je n'en visite plus, je n'ai pas besoin. <rire> <rire> non, moi non plus. <rire> C'est bon. C'est bon, bon. Quel esprit vif. <rire> Qui、euh, est au centre-ville、euh, de Trois-Rivières, ici, sur la rue Saint-Antoine. C'était une blague, mise à part. Là,、ouais. ben, si je l'ai r i c e je dois l'avoir. Non, mais c'est ce au cas où que ça fasse.、Euh, mais là, qu'est-ce que t as fait là?、Ah、non, c'était vraiment très bien placé. Okay, je d'accord.、Euh, donc,、euh, l'information décharge. <rire>、ah, tu l'as dit comme ça? Oui, oui, j e s s a i é Je m'en suis pas rappelé. <rire>、euh, Brazen Hell, Six Bruce Banta et Soul of Ignorance seront à l'appart le vendredi 16 juillet. Euh, l'ouverture des portes sera à 20h, le spectacle débutera à 21h, c'est 5$, et c'est pour tous. Et,、euh, Trois-en-Vierre-Métal présente lundi le 19 juillet, spectacle laquelle, auquel tu, tu seras.、Euh, supposément, oui. Supposément.、Euh, les formations Blind Witness, Shame Will Remain, Final Advice et Deserve Your Pride, c'est un show qui est p a s m a le Metal c o Metal Corps, finalement. C'est,、euh, le, euh, 19 juillet au Rock Café Le Stage. Les portes ouvriront à 19h et les spectacles débuteront à 19h30. Il en coûtera 10 dollars et c'est pour tous.、Et、on vous rappelle que Metal Fest 2010, dixième édition, sera cette année les 15 et 16 octobre à la boîte industrielle. J'aimerais et... annoncer le 16 juillet,、euh, mes anciens compatriotes, euh, Laps of Memory, qui ont un nouveau band qui s'appelle Beyond Anthro City. Ils vont être en spectacle avec,、euh, trois autres b a n d s le 16 juillet au Rock Café Le Stage. Alors, soyez vite, ça va être a b très bon spectacle.、Là. Absolument, tu as bien fait de le faire.、Euh, côté s p e c t a c l e qui sont à l'extérieur,、euh, Sidework en compagnie Dead Angel, m i t t e n i Within, Swashbuckle. C'est dimanche le 18 juillet de 19h. C'est au f o f f o n é l e c t r i c Il en coûtera 20 25 Et le billet VIP au coût de 55 taxes incluses. C'est disponible via admission. Il y a Summer Slaughter Tour. Qui débarquera au Club Soda le mardi 3 août prochain dès 16h30 et qui mettra en vedette Decapitated, The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, Veil of Maya, Cephalic Carnage, Decrepit Birth, Carnifex et Animals as Leader. Il en coûtera 26... 20, pardon... 1000, <coughs> pardon... 25 et 69 et 30 et 56 plus taxes pour y assister. C'est pour tous. Les billets seront disponibles via Ticket Pro. Je répète que c'est au Club Soda. Scenic, Intronaut et d e s t d i o n C'est, je veux v r a i m e u e j u x que n r e n d i à m r d e u n pire. Seront au Café Campus. Mercredi le 4 août, de 19h30, à coûter 20 et 25 taxes incluses. C'est disponible via admission. Jungle Rot, Lightning Swords of Death, Exalt et Unfallen. Jeudi le 5 août, de 19h, au Petit Campus, 20 et 25 taxes incluses via admission. Patati p a t a t a Exodus le mercredi 25 août, Augury、euh, samedi le 21 août, c'est au Club Soda, Exodus c'est au Faux-Fonds électriques, Catatonia le 12 septembre, au petit campus, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Bon, c'est ça. Si vous êtes amateur de musique métal, de, de, de CD, de vinyle, je vous invite à visiter un nouveau magasin qui est sur la rue Saint-Georges、oui. à Trois-Rivières, Ça s'appelle Metal Punk. Oui, c'est c o o l je suis allé? Ah oui, bien moi je ne suis pas allé encore. Euh, je devrais faire ça du, du, pour les prochaines semaines.、Euh, c'est disponible sur le web, je pense, c'est metalpunk.com. Il me semble que c'est ça. Sur Facebook aussi, allez visiter ça. Oui, moi, je suis allé,、euh, pas le... Ils ont l'air d avoir beaucoup, beaucoup de beaux stocks, euh... C'est un petit commerce très sympathique,、euh, c'est un vieux c o m m e s s e u r de la vieille, de métal, d'hardcore, e de punk, ainsi de suite. Euh, moi, il a fallu que je me retienne à deux mains pour pas sortir avec plus que les sept, huit albums que j'avais choisis, là,、oui. parce qu'il y avait encore pas mal de s t o c k que je voulais. Donc,、euh, je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment cool. C'est sur Saint-Georges, au c a n t f e r r é e de Trois-Rivières. Absolument. On continue. Ah,、oh, je vous inviterais, par contre, à voir quelque chose, si vous avez le loisir de le faire durant l'été, u、euh, n e série qui traite de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle l e p a c i f i q u e C'est encore la même formule gagnante, c'est-à-dire Steven Spielberg et Tom Hanks qui remettent ça e e b n d of Brother. Oui, les mêmes que b a n d of Brother, effectivement. C'est une mini-série qui est sur dix épisodes, mais qui raconte la portion,、euh, de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique contre l'Empire japonais. Oh. Les batailles contre Iwo Jima, Pelulio, u、euh, Guadalcanal et compagnie, c'est v r a i m e n t excellent et je vous le dis.、Euh, c'est comme Bands of Brother, ça va être.、Euh, c'est、si、aussi bon que Bands of Brother, s un peu plus court, c'est aussi bon et c'est très sanglant. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est une série qui,、euh, qui est de 2010, c'est frais fait, c'est vraiment très, très bon et de voir aussi le film avec Samuel L. Jackson qui s'appelle Unthinkable. C'est génial. D'accord. On continue musicalement avec ma dernière dernière portion, finalement. Ben, t la d e r i è r e v a n t le, le 10 août prochain, de mes meilleures pièces. On retrouve encore cette fois-ci la formation Slayer. Je ne pouvais pas s'accorder avec World Painted Blood, bien sûr. C'est un excellent album. Oui, tout à fait. On va retrouver, entre autres, une deuxième fois Fear Factory pour leur dernier album, Mechanized. Vision Bleak, que tu as pensé s e m a i n e d e r n i è r e Ben, regardons ça. <rire> une pièce de Soulfly, du nouveau Soulfly aussi. Mais tout de suite, Slayer et la pièce Snuff que l'on retrouve, comme je l'ai dit, sur World Painted oh, Blood. Oh, c'est une très bonne pièce, o、oh. u、oui, l Très bonne.、Oui. Joe.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 Amateur de métal progressif et de power metal, l'émission Labrique et le fanal est de retour tout l'été, du mardi à 19h. Votre animatrice, Michelle, vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, f e n d o m Blast, OPEP, サーバーテージ、ainsi que beaucoup d'autres。L'abri d e f a n a l le mardi à 19h sur les ondes de Seifu89.1. Seifu89.1. La réaction de la scène émergente. 8089.1 22h31, et j'aurais énormément aimé vous présenter une pièce、euh, de la formation de Vision Blake. La pas, pièce content, pas, content, <rire> pas content, pas content, pas、non? content. La pièce Attendez Outsider, mais malheureusement. Ton CD il est en PAL. C'est mon CD, il est en, il est en, <rire> en, en, en une inscription p a l e en inscription、euh, européenne. Il n'y a pas un CD qui veut le lire ici. Il y a un beau CD flab m en neuf. Flab m en win. On vient. Ouais. rapide que Les lecteurs CD ici, Son, Ils sont tous virants PAL.、Ah, on ne peut même plus mettre de NTC. n、hey euh, non, NTC, c'est fini, ç ici. Moi, ben, blague à part, il n'y a pas un s CD. e u Mais ça prend encore le VHS,、pas. au moins, c'est pour p i r e Oui, j e garde le, <rire> le format. Ici, ça prend bien le VHS. <rire> J'irais peut-être plus le bêta, mais bon. <rire> mais blague à part, il n'y a pas un lecteur qui voulait le prendre. Donc, nous allons faire abstraction de la pièce des h u t s i e r s de Vision B, que je vous recommande énormément d'acheter. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. L'album étant Set Seal to Mystery. Bref, on vient d'entendre la formation Soulfly et l'excellente pièce Rise of the Fallen que l'on retrouve sur leur dernier album paru. L'album étant Homan, qui est paru il y a quelques semaines, en fait,、euh, sur l'étiquette Roadrunner. C'est un bon album de Soulfly. Je suis pas un fan de Soulfly réellement. Quelques pièces que j'aimais à gauche et à droite. Mais je v o u s dire que celui-là est assez intéressant. Il est à gauche, celui-là. C'est bon. b e il s'est su pas mal dans le milieu. Ah, ce qu'il e s Euh, Free Factory, juste auparavant, et la pièce Industrial. Ouais,、ah, c e n t bon écoute, l'album est vraiment génial, l e、euh, la pièce est Industrial Discipline, que l'on retrouve sur Mechanized, qui est parue, lui, il y a quelques mois à peine, sur Candlelight. Nous avions Necrophobic, et la pièce Revelation 666, qui est une pièce que j'adore. Une longue pièce de 6, pratiquement 7 minutes. Que l'on r e t r o u v e sur le dernier album paru de cette formation, l'album étant Death to Howl, qui est paru sur r e g a n Records, et non, nous avons ouvert avec、euh, les incontournables. Slayer, ces grands pionniers du trash metal, la pièce Snuff, qui signifie pour les plus imbéciles d'entre vous, un film dont le dénouement n'est pas toujours très gentil. Je, bon, c'est pas des films agréables à regarder. Je pas vraiment.、Dire. Non. Ben, j'en ai jamais vu réellement,、là. Certains extraits, moi, et puis, Il、euh, Faut... Il faut être pas mal tordu pour aimer ça. Pas ben, mal, pas mal. Il faut être tordu pour le faire. Aussi. Bref, la pièce 9 a s t tirée du dernier album, World Paint and Blood, qui est paru、euh, il y a quelques mois. Je dois... ben, en fait, oui, c'est 2009, mais c'est vraiment sur la fin 2009. Sur、euh, l'étiquette American, Sinistros. Cette fois-ci encore, cette semaine-ci encore, c'est à toi. C'est mon dernier bloc. C'est ton、Vincent、dernier、terme. bloc, c'est toi qui fermes l'édition. Eh bien, on va commencer avec、euh, la, le, le, le side project de Abbott, de Immortal,、euh, mm -hmm. qui s'appelle I, avec la pièce Between Two Worlds, tirée de l'album titre、euh, Between Two Worlds, paru en 2006 sur Nuclear Blast.、Euh, c'est pas mal plus heavy metal que ce qu'il peut faire avec Immortal, mais moi j'aime bien ça. puis c'est... C'est un côté de a b a t t e démaquillé. Oui, c'est cool.、Euh, c'est cool. cool J'aime、ouais, bien ça. C'est bien. On, on aura du Dark Throne avec、euh, un petit hommage au metal canadien, de la pièce c a n a d i e n n e Metal.、Euh, formation russe, t e t e m n o a u r avec Werewolf tiré de Horizons. Et on va terminer le bloc euh, avec euh, la formation、euh, québécoise The Sire tirée du dernier album、euh, Résistance. Let's fucking go. Alors on y va avec、euh, I Between Two Worlds. Come to tea. Et、eh、oui, c'est、ouais, la、oui, dernière pièce. Oui, oui, effectivement.、Euh, tu me porterais-tu mon p l a y l i s e parce que t'es parti avec、euh... ben Oui, je te l'ai vendre sur eBay. Il n'y a pas de problème. <rire> <rire> <rire> ça irait bien cet album-là, effectivement. Ça vaut, ça vaut beaucoup de sous sur eBay, apparemment. Bien entendu, t h、uh, e m n o z a r avec la pièce、uh, Werewolf, parue sur Horizons de 2003.、Euh, c'est apparu sur a s c e n g e Records,、euh, qui est le label、euh, Desire, de je ouais, crois. Oui, effectivement, oui. Euh, on a eu Dark Throne, Canadian Metals, l'album FOAD. Je ne dirais pas ce que ça veut dire. Si vous ne le savez pas, c'est votre problème. Tu l'as dit. s c e s t c a p a e de、euh, e d Tout d'abord, on a commencé avec、euh, I,、uh, Between Two Worlds, de l'album éponyme de 2006 sur Nuclear Blast. En ce qui me concerne, c'est terminé jusqu'en septembre.、Ouais, c'est faux, il reste une pièce. Ben oui, c'est ça, que je t'ai dit, il n'y en reste une. Tu sais que quand on dit c'est terminé, c'est parce qu'il en reste toujours une pièce. Effectivement, pour toi, c'est terminé jusqu'en septembre, parce que, toi,、euh, tes vacances sont quelque peu décalées. Oui. Effectivement, je n'ai pas les deux semaines de la construction cette année, j'ai la deuxième et la troisième de août, donc ça ne me donne rien de rentrer pour une émission,、euh... mm -hmm. j'aurais pu le faire, mais, bof, non, je p r é f è r e revenir,、euh... oh. dans un plus tard donné,、euh... C'est cela. Et tant qu'à moi, comme je vous l'ai dit, je serai ici de retour le 10 août prochain, dès 21h, pour la première prochaine édition de réanimation. Ben, ça, ça. Ça, bon, j a c'est c a un peu, c'est bon. Première prochaine.、Ouais. Première prochaine. e、euh, t d'ici là, bien,、euh, évidemment, mes vœux les plus cordiaux vous accompagnent tels. c o r d i a u x Oui. Cornio, plutôt. Cornio. Cor <rire> Cornio.、Ouais, Peut-être. J'ai mes v u e s les plus corneaux. Vous accompagnez, Banque de Cornio. Banque <rire> de Cornio.、Euh, pensez de, de très, très mauvaises vacances. Mauvaise. J'espère que vous allez vous ennuyer énormément de ce qui est votre quotidien normal. Et puis、euh, que vous aurez bien hâte, évidemment. Nous vous souhaitons de souffrir le martyr. Peut-être pas jusque-là parce que. Oh, faut s'en garder un petit peu. Faut regarder quelques auditeurs、okay. quand même à travers <rire> ça, là. b e d'avoir plus ou moins de plaisir, c'est déjà pas, s i bon. Bon, d'accord. Et de revenir le 10 septembre pour réanimation. Et entre-temps, toi, Sinistros, ben, écoute, on, nous autres, on est a p l à s e revoir <rire> J'irai me faire foutre. Ben, c'est ça. Tu pourras te faire foutre comme tu le veux. <rire> Mais bien entendu, vous tous, allez vous faire foutre cinq fois d'ici le 10 septembre. Ben, c'est、euh, ça. 10 e ouh,、oh, pardon. 10 ou, ça,、ouais. ça, 5 fois, 5 semaines ou une fois par semaine, ça, ça, ça, pour qui? On termine avec, e、euh, The Sire, avec la pièce Laïque, se trouve Rain, p a r u de l'album Résistance de 2009. Sur ce. Bonsoir. Bonsoir.